à toutes et bonjour à tous, bonjour Pierrot, c'est... Bonjour. Bonjour Léna. C'est le grand retour de Goodbye Kevin sur Radio Campus. L'île a pris une pause estivale, bien méritée et bien reposante. Et on est d'attaque pour cette nouvelle saison, la saison 7. Et cette euh, cette émission qui est la combien 199 e C'est ça, 7ème saison, oh là là, comme le temps passe. Le temps file. Oh là là, et que d'émotions <rire> Bon bah ouais, ravi de vous retrouver sur Radio Campus Lille, le vendredi, 15h. Euh, et on, on part sur les bonnes habitudes, les mêmes que, que l'année dernière, des nouveaux morceaux. On a travaillé pendant euh, tout l'été, surtout ces derniers jours, pour vous vous trouver des, des super morceaux. Voilà. Bah des trucs qu'on avait repéré aussi, de toute façon, depuis un petit moment. Mais voilà. ça s'est accumulé, donc là c'est bien, on va pouvoir faire sortir le, le trop-plein. Et donc on va commencer euh, tranquillement ou pas avec unschooling euh, qui est une formation roanèse à la croisée de la pop et du noise et qui va se produire à Lille la semaine prochaine d'ailleurs donc si ça vous plaît je vous conseille de vous y rendre ensuite on écoutera la pop anxieuse et mélancolique du Nevadain ça c'est ça se dit comme ça des gens qui habitent euh, le Nevada. Au Nevada ou qui sont originaires de là-bas ou qui ont une Renault Nevada <rire> voilà, euh, donc Nick Ratigan, alias Curante Joyce. Euh, petit stop après entre Berlin et Jakarta, euh, et le label pardon, de Jakarta Record, euh, avec la chanteuse égyptienne Mariam Saleh, dont la production est digne d'une petite sortie Bicron, un peu comme ce qu'on entend dans le fond, euh, comme notre fond sonore actuellement et euh, ensuite ensuite ensuite on ira en colombie britannique à Vancouver plus précisément avec le groupe novel et ce qui est marrant c'est qu'on écoutera un morceau qui leur ressemble pas trop <rire> ah oui. très drôle oui euh, bo tu comprendras plus tard et puis pour finir si on a le temps mais je pense qu'on l'aura euh, car j'ai des morceaux assez courts on se fera un bon gros drone de l'espace avec les irlandais'alter daavoir the Alter Parfait. De mon côté, on va faire on va écouter de la pop baroque de Los Angeles. On va écouter également un projet d'un écrinien basé à Londres. Euh, on va voir également une revisite d'un album par Leon Mitchell. Ah Et euh, enfin, on ira voir un pilier de la scène jazz londonienne, la nouvelle scène qui n'est plus une nouvelle scène maintenant, émergente maintenant qui commence à être solide avec plusieurs albums. Et peut-être on finira par un peu de soul. Voilà, on verra ce que ce que le temps nous permet. On a qu'une heure que le temps nous dira. Donc on commence tout de suite avec Unschooling qui sont originaires de Rouen. Le groupe est né autour d'un ancien membre de Mannequins. Mannequins là, M-N-N-Q-N-S. Oui, oui, tout rappelé. à fait. Ouais. Euh, donc Vincent Février et il s'est formé il y a trois ou quatre ans, je dirais, euh, aux alentours de 2018. Bref, euh, là, dans, au niveau du style, on oscille entre de la pop et de la noise expérimentale. Il y a des côtés matrock parfois et puis et puis parfois, au milieu du, du bruit et du chaos, tu as euh, des belles envolées pop, très mélodiques et assez bien fiscées. Bref, moi j'aime beaucoup. Et euh, en fait, j'aime bien le pont qu'ils font entre justement la pop, la noise. C'est des trucs qui vont peut-être pas forcément ensemble. En fait, là, ils y arrivent et je trouve ça cool. Euh, donc, ils ont sorti leur deuxième album en avril 2021. Euh, il s'appelle Random Act of Total Control. C'est sorti chez All In Banana euh, Records et ils joueront vendredi prochain à l'occasion de la première édition du festival Disorder, oui. euh, qui aura lieu au Black au black Lab. Et euh, en fait, c'est un festival qui, qui est dédié au post-punk, à la cold wave, à la noise actuelle. C'est les mêmes qui étaient derrière le puzzle festival. Donc, le morceau qu'on va écouter s'appelle NYE, peut-être pour New Year's Eve, je ne sais pas. Euh, et c'est Unschooling sur Radio Campus schooling avec euh, NYE, euh, issu de leur mini album j'ai dit album tout à l'heure mais non c'est un mini album parce que il est un peu plus long qu'un ep mais un peu plus court qu'un album et ça c'est s'appelle random act of total control et euh, tu sais quel jour il joue euh... il joue jeudi 23 eux non il joue le vendredi 24 le jeudi 23 il y aura frustration et est dit en passade ah oui il y, y en a oui il Allez voir ce, la programmation de ce festival, mais ça a l'air très très bien. Euh... Et c'est du du coup du 23 au 25 du jeudi au samedi. Tout à fait. Euh, de mon côté, on va enchaîner avec euh, la, le premier album du groupe Wines, qui nous vient de Los Angeles, un quatuor, et il nous propose bah, une pop baroque qui est inspirée de cette ville. Euh, la, une pop baroque qui est plutôt ensoleillée et typique de la côte ouest. voilà Vous, vous allez voir, il y a un son spécifique à... À la West Coast surtout dans les années 60 70 et ben c'est exactement ce que fait le groupe Wines. Ils ont sorti un album chez Natural Music euh, en printemps au printemps dernier. Album qui s'appelle Look at the Sky et nous on peut faire encore la même chose regarder notre beau ciel bleu du nord et se rappeler euh, euh, l'été, les vacances, <rire> le printemps voilà se donner un peu d'espoir. Je sais que les vacances d'été sont derrière nous mais Wines est là pour vous rappeler que vous avez le droit de vous détendre. On va écouter deux morceaux, le premier ça s'appelle Night Market et le deuxième c'est Time with Tech prendre son temps de leur album euh, Look at the sky. Look at the sky. <rire> pardon. Euh, bah, très bien, j'ai beaucoup aimé. Euh, on enchaîne avec Kuranjoy euh, c'est Kuranjoy. Du coup, c'est le projet solo de Nicratigon euh qui est également membre du groupe euh, Indie euh, Surf Surf Curse, pardon. Je dire Surf Rocks, il a un à voir. Euh, et en gros, lui depuis 2013, alors il y a eu deux périodes Il y a une première partie, 2013-2015, où il s'est produit sous le nom euh, Télévision, où là c'était des morceaux à un style assez brut, un peu lofi, euh, avec des trucs très rythmés. Et puis en fait, à partir de 2015, il a changé de nom, il est devenu donc c'est devenu Cure Enjoys, et là il s'est orienté vers une pop beaucoup plus hmm, beaucoup plus orchestrée, riche en dans le sens où il y avait beaucoup plus d'instruments en fait, et euh, assez mélancolique aussi. Et euh, moi, c'est plutôt cette période-là que je connais mieux de lui, parce que j'ai découvert euh, peut-être vers 2016, 2017. Et euh, bref, là, il a sorti Voyageur, son dernier album studio, en mai dernier, et j'ai plutôt bien accroché. Du coup, je te propose d'écouter euh, le morceau qui s'appelle « Naked ». Et si on a le temps, peut-être qu'on écoutera un autre morceau en fin d'émission, qui est euh, sublime. Voilà, mais là, c'est « Naked » de euh, « Current Joys ». ce morceau qui nous laisse un peu sur notre faim justement donc vraiment si jamais on a le temps je vous passerai un autre à la fin si vous allez voir c'est quand même très très bien ça se trouve c'est une métaphore tu vois c'est-à-dire c'est un peu un appel comme il, il est triste tu vois je suis du je suis triste boum, boum boum et hop ça coupe comme ouais. un, comme une mort comme un suicide mais alors pourquoi le morceau s'appelle naked parce qu'on qu <rire> fait à poil et parce qu'on est à poil à poil <rire> Fini à on poil. est à poil ouais et là on est clairement à poil en ce moment. <rire> et comme c'est de la radio on peut le faire <rire> et oui pas de caméra euh, on va passer un groupe euh, au groupe power plant euh, le groupe power plant bas c'est un groupe qui est porté par euh, c'est le projet à la base de théozik karev un ukrainien qui est basé à londres et qui nous propose by une Lofi synthétique punk qui se situe entre les spits euh, coned ou institute Hein, voilà ça fait euh, là vous, vous avez différents groupes vous pouvez comparer, balayer et euh, moi je vais vous passer différents éléments de sa discographie, on va écouter en premier euh, son dernier EP euh, qui s'appelle Spin Evidence qui est sorti chez Static Shock Records en 2020 avec le morceau Good Time puis après on va enchaîner sur son premier album premier album qui était sorti en 2019 hein, donc le EP c'est le plus récent ce qu'on va écouter en premier c'est ce qui est le plus récent Euh, et c'est ce que je préfère, c'est pour ça qu'on l'écoute en premier. Un choix. <rire> et euh, le premier album, il s'appelle People in the Sun, il est très bien au sort il est très bien aussi sorti en 2009 chez Hearst Strong Tagger. <rire> Pas facile à facile. dire. Et le morceau qu'on écoutera c'est Dungen. Donc en premier Good Time et après Dungen, toujours de Power Plant. <musique> plant pour et euh, voilà vous avez eu un extrait de sa discographie parfait euh, moi je vais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir euh, en termes de style bien sûr euh, puisque je veux quand même vous parler de musique euh, d'une compile euh, de Jakarta records sur laquelle je suis tombé euh, mais complètement par hasard euh, cet été je me suis en été dans le train Pirot je t'ai même fait écouter ah ouais et donc du coup moi, chacun... je, me, je me souviens qu'on était dans le train Voilà. Euh Jakarta Records pour la faire course, c'est un label qui est né à Jakarta, qui est exilé à Cologne, puis basé à Berlin et ils sont connus pour mettre en avant des artistes influencés ou affiliés euh, au mouvement hip-hop et euh, avec une petite préférence pour les prises de position et les postures un peu euh, revendicatives. Euh, du coup euh, en... euh, Ouais, oui. et c'est le Abibi Fun que c'est un peu le cousin de ah, Jacarta oui. Records. Voilà. Comme ça, vous avez un petit peu euh, toute la généalogie euh, et la genèse de ce label. Alors en 2014, trois ans après le printemps arabe, ils ont ils éditent Satwa, euh, qui en fait, c'est un, pas une compile c'est un album qui regroupe 12, 12 titres enregistrés par neuf femmes qui se sont regroupées pour le faire, cet album. C'est pour ça que je dis que c'est pas une compil. Euh, donc neuf femmes originaires de Libye, de Tunisie, d'Egypte et de Syrie Et qui chantent contre la corruption, le despotisme euh, La fermeture d'esprit, la condescendance Enfin bon bref euh, Plein de choses qui tu... Qui... Enfin plein de choses euh, act toujours actuelles malheureusement Et combat quoi et, euh, et donc nous on va écouter euh, Mariam Saleh Qui elle est égyptienne avec un, un, un morceau qui s'appelle Alors... Nuhal Hammam, qui veut dire le chant des co des colombes. Et c'est une petite pépite, ma foi. Donc, Mariam Salé, sur Radio Campus. Avec tout, tout ton descriptif, maintenant, je m'en souviens, et c'est vrai que c'est une pépite. Et on vous la partage, chers auditeurs. Chers auditeurs C'était Nuhal Hammam de Mariam salé euh, Saleh, chez Jakarta Records. et Je vous conseille d'aller euh, écouter cet album qui s'appelle « Ça Sa, euh, Sa tu as euh, ?» Pour changer, on va reparler de El Michel Affair. bah Tiens, c'est très bien parce que ça va faire une très belle transition. Euh, artiste qu'on a passé euh, plein plein de fois l'année dernière, on va le repasser parce qu'en fait aussi il sort beaucoup de, de projets et son dernier projet d'El de Michel Affaire, Euh, de Leon Mitchell le grand patron de Big Crown Records ça a été de revisiter le dernier album du britannique Liam Bailey euh, un album qui est plutôt reggae, ouais. que même carrément reggae euh, et là il le, re il le revisite il, re il revisite le format traditionnel dub oui. as toujours ça hein, dans le reggae t'as une version dub, une version plus instrumentale euh, par exemple sur le morceau euh, Awkward Take Two bah, il, là il a rajouté des rythmes de batterie Euh, on retrouve également euh, Lee Scratch Perry euh, qui reprend le titre euh, « Ugly Tress ». Feu Lee Scratch Perry hein, qui Et... est il n'y a pas si longtemps que ça. Exactement. Donc moi personnellement euh, j'ai connu cet album, euh, le l'album de euh, Liam, euh, Bailey. Liam Bailey, euh, via elle, Michel Affaire. Donc en fait je connais pas la version, je connais que la relecture. Pour moi c'est la lecture, c'est ma lecture à moi. Et euh, très très cool surtout l'été je vous l'avais dit <rire> pour moi il y des saisons pour la musique le reggae on sort de l'été donc on a envie de l'écouter et euh, je l'ai décidé de vous passer le morceau Superstar issu de cet album qui s'appelle Unkundayo Inversions voilà ça a été renommé avec Inversions à la fin et euh, et, et voilà c'est tout elle y a le Michel à faire avec, qui rencontre Liam Bailey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 Euh, morceau euh, Revisité par Michel Elle, Michel Affaire Morceau de, initialement, Lianz Bailey Je conseille d'écouter cet album qui est très très bon Donc euh, euh, On continue avec Novel Novel, ils sont canadiens Ils viennent de Vancouver plus exactement Et ils s'inscrivent dans la lignée De de ce revival post-punk Qu'on observe depuis euh, pas mal d'années Là maintenant euh, Oui J'ai une question. Est-ce que il euh, y a un lien avec Crack Cloud euh, on... alors je sais pas s'il y a un lien en tout cas ça ressemble sur certains trucs. OK, ouais, je sais pas s'il y avait il a pas des musiciens de Crack Cloud qui ont Ils créé ont... ou qui sont qui sont sur ce novel. Peut-être et en tout cas il y a peut-être une histoire de tournée aussi euh, commune. Ouais, et de label, je sais pas. Peut-être. Bon voilà. Euh, mais oui, si, après je t'avoue que j'ai lu euh pas mal de choses et donc du coup ça se mélange un peu. Bref, donc comme je te le disais, euh, ils font partie de ces revival post-punk, influencés par Devo, Public Enemy. Eux, ils proposent des compos qu'ils qualifient eux de euh, New Wave Rigide, Funk Anguleux, Disco polyrythmique et Punk Intellectuel. Alors c'est plutôt dansant et rythmé, comme tu l'auras compris. Et si, comme moi, vous aimez pas trop le funk, euh, ni trop la disco, <rire> vous risquez peut-être de pas vous y retrouver. Mais il n'empêche qu'il y a quand même euh, des morceaux qui, moi, ont retenu mon attention, euh, comme ce titre qui est paru sur euh, leur dernier album, euh, leur dernier album qui s'appelle Nonfiction et qui est sorti chez Meat Machine en mai dernier. Et du coup, le morceau qui, moi, m'a plu s'appelle Notice of Forclosure euh, du groupe Novel. C'était euh, Novel avec le morceau Notice of fort clôture donc on a regardé entre-temps euh, si effectivement euh, ils étaient apparentés de près ou de loin à Crack Cloud. On a vu juste une photo du groupe euh, un des, des membres du groupe avec un, un t-shirt Novel. Alors ça que... c'était c'était l'indice de notre escape game. Ouais. <rire> Et sinon on a lu quand même qu'il y avait des membres de Crack Cloud dedans. Voilà. Dans Novel avec un 3 nouvelle avec un 3 à la place du E. Oh là là. Un E inversé. Ils sont très ancrés dans le monde de Twitch. <rire> euh, on poursuit avec euh, un jeune espoir qui est maintenant devenu un pilier de la scène jazz londonienne. Je veux dire Mansour Braun. Ah oui, tu m'en as parlé. Effectivement, bah, pendant les vacances, sans doute dans le train. Euh, Mansour qui est euh, qui pratique la guitare mais il pratique une guitare hors des sentiers battus déjà c'est plutôt jazz mais surtout il va vers le jazz mais il n'hésite pas à les flirter vers l'électro, l'ambiente ou encore l'expérimental. Euh, il s'était fait connaître en 2018 euh, mais même avant avec des collaborations avec Youssef Latif ou et d'autres mais il était également sur des compiles, différentes compiles qui mettaient en avant cette scène londonienne mais il était il s'est fait connaître en 2018 via la sortie de son album Chiroy. Euh Voilà. <rire> Il vient de sortir un album euh, tout frais la, le 3 septembre qui s'appelle A-Wire. Mais nous, on va écouter l'EP qui est sorti entre les deux, qui s'appelle Tessuto, qui veut dire test en japonais, euh, sur le label Selection, qui est le sien. Voilà, c'est son label. Euh, le sien. Voilà, qui, euh, album qui est pas sorti en physique, mais juste en, en digital. Mais euh, ma foi qui est très très bon et lui qui le voit euh, comme son testament. Alors, est-ce que l'album qui vient de sortir est un testament qu'il a qui vient de revoir à nouveau Ouais. Bon, en tout cas, c'est un peu la même vague. Hein Donc peut-être un renouveau là, le cette EP c'était son testament de de choses qu'il a fait avant et là il a changé d'avis. À la fin, il dira tous mes albums, c'est mon testament. C'est mon héritage, les enfants. dernier truc que je voulais dire sûrement sur Brown. en tout cas, cette cet album, cette EP qu'on écoutait l'extrait qui s'appellera Sereni, Sireni lui il est plus électro je trouve plus pop que le dernier album que j'ai écouté je voulais fait il est plus ambiante voilà donc moi je trouve celui là plus accessible en tout cas ça reste très très bon monde soborn et le morceau serérénie de Sorbonne et le morceau Serenie Serenie euh, j'aime beaucoup Voilà, je... <rire> c'est posé. <rire> je... Tu as pris Quand la je parole, dit... je te la laisse les nuits pour mettre un morceau. Eh bien, je... ben ben si, ça, ça va être déjà l'énate et toi, passe aux choses sérieuses. Donc ah moi, non, je te parle. Tout. Pas du tout. Je te parle. Où te reparles, je ne sais plus, de ce groupe qui s'appelle The Altered Hours, euh, basé à Cork, en Irlande, et qui eux font dans le psyché, showgaze, drone, euh, depuis maintenant 10 ans. Ils ont sorti beaucoup de paix au fil du temps, mais seulement deux albums. Sauf que cette année, euh, en octobre plus précisément, ils devraient sortir leur troisième album qui s'appellera « Convertible » et ça sortira sur le label « Pizza Pizza Records ». Euh, je crois que c'est leur label de, de toujours de toute façon. Ils sont pas chez Domino Record Non. Les pizzas Domino, oh, c'est pour ça. C'est peut-être pour ça. Ouais. <rire> euh en attendant, vous pouvez déjà écouter trois singles euh, qui sont disponibles sur Bandcamp et autres euh, plateformes euh, d'écoute et euh, nous euh, ce qu'on vous propose enfin ce que je vous propose d'écouter Euh, C'est un morceau qui s'appelle Radiant Wound C'est le deuxième single qui est sorti Donc The Altered Hours, Radiant Wound C'est parti pour le showgaze Le drone, voilà Tout ce que vous voulez ça fait du bien un petit peu de drone, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas entendu hein. ouais on dirait qu'il y a une espèce de sitar derrière là qui t'emmène ouais, à... ouais, ouais. ouais. complètement ouais. Euh, bon euh, vu le temps qui nous reste je pense qu'on va euh, pouvoir juste passer euh, le deuxième morceau de Curren Joyce dont je vous avais parlé tout à l'heure donc c'est un morceau qui est beaucoup plus pop qui s'appelle Amateur et euh, c'est un petit bijou voilà et euh, on va se quitter là dessus mon petit pyro ouais on vous dit à la semaine prochaine Bonne rentrée à tous. Merci. <rire>